Bonjour, mesdames et messieurs, auditeurs de la Radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce vendredi dont voici les grands titres. Ce vendredi, le 2 octobre, la Radio Isanganiro a ouvert son bureau de liaison à Guitega, la capitale et politique. Initiative appréciée par le conseiller principal et du gouverneur de la province de Guitega. Les cantines scolaires ont favorisé la réussite des élèves de l'école fondamentale de en province de Muyinga. Toutefois, ces élèves et leurs parents demandent la majoration de la quantité de la nourriture fournie par ces cantines. Malgré le balayage des rues de la capitale économique Bujumbura l'hygiène reste à désirer selon les utilisateurs de ces routes. Et voilà pour les titres. Vestine Boutoui, à la présentation. l'IKA Doga sur la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Vous n'avez pas isanganilo Vous ratez l'essentiel Rebonjour, la Banque mondiale réitère son engagement d'accompagner le gouvernement du Burundi vers l'édification de ces nouveaux chantiers manifestés à travers ses six priorités. C'est ce que dit la représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi ce vendredi lors de l'ouverture de la revue conjointe de portefeuille de la Banque mondiale. Quant au Premier ministre, cette revue permettra la gestion efficace des projets, le relèvement des défis qui ont été enregistrés lors de la réalisation des projets afin de proposer des solutions suivies La Banque mondiale a contribué à atténuer les inégalités sociales en améliorant les conditions de vie des populations. Ceci a contribué à renforcer notre capital humain, élément essentiel du développement. Nous comptons sur le travail et l'innovation des équipes pour que le Burundi soit au rang des autres nations de l'Afrique. Le Burundi est actuellement en paix. Les institutions issues des élections démocratiques sont déjà en place et le pays et dans une période de développement socio-économique. Il déploie ses ressources internes pour supporter une croissance inclusive et j'invite alors les partenaires techniques et financiers à y participer pleinement. Je saisis donc cette occasion pour vous informer que, dorénavant, l'approche avec les partenaires sera une approche gagnant-gagnant et ces derniers s'appuieront dans les domaines que le gouvernement du Burundi a déjà identifiés. Et de notre point de vue, il y a encore du chemin à faire afin que les principaux objectifs de notre partenariat avec la Banque mondiale soient totalement atteints. L'inclusion du capital humain et la résilience économique demandent l'apport de tout un chacun. Et nous devons travailler en parfaite synergie pour avoir des résultats positifs, pour avoir des résultats tangibles. Un message particulier à nous les Burundais. Ayons conscience que le développement du Burundi est avant tout notre devoir et notre obligation. Attelons-nous à ce que les projets soient gérés avec la plus haute diligence et qu'ils génèrent des impacts réels. Un message particulier aux coordonnateurs des projets, il est de votre devoir de vous assurer que les financements servent à leur ultime but, en mettant un accent particulier à la pérennité de ces derniers. Pour que la Banque mondiale, qui a bien montré son engagement de rester auprès du gouvernement du Burundi, puisse partant s'atteler à d'autres secteurs. Alain Guillaume Bouignoni est le premier ministre du gouvernement burundais. Le Conseil national de la communication se dit satisfait de l'ouverture du bureau de liaison de la Radio Isanganilo à Gitega. Cependant, Nestor Mukunzi, président de ce conseil, recommande aux journalistes de la Radio Isanganilo affectés à ce bureau de garder la déontologie professionnelle. Suivez-le. De l'ouverture de l'agence de la radio Isanganiro, nous apprécions, nous apprécions sincèrement le fait que cette radio, malgré la conjoncture, a travaillé de façon à continuer à se développer. C'est d'ailleurs de cette manière-là qu'elle est parvenue à ouvrir une agence. Nous accueillons positivement ce geste, pourquoi Parce que L'ouverture de l'agence de la radio Isanganiro à Gitega vient renforcer une série d'initiatives qui sont en train d'être initiées par d'autres services en vue de faire de Gitega une véritable capitale politique du pays. Nous apprécions donc cet élan de la part des médias à pouvoir justement accompagner les différentes activités qui sont initiées pour pouvoir Euh, créer et faire euh, progresser la capitale euh, politique d'Ogitega. Et qu'est-ce que vous demandez effectivement aux journalistes qui viennent renforcer ceux qui étaient ici pour bien continuer à travailler Nous demandons donc aux journalistes euh, de la radio Isanganiro, surtout ceux qui sont affectés dans cette agence d'emboîter le pas à d'autres journalistes qui travaillent ici à Gitega pour qu'ils puissent apporter quelque chose à l'édification de la capitale politique. Nous leur demandons de travailler dans notre strict respect des principes sacro saints qui régissent le journalisme. Nous leur demandons de travailler en gardant à l'esprit qu'ils sont là pour justement servir d'adjuvant au développement de la capitale politique de Gitega. Et pour ce faire, ils devront entretenir des relations professionnelles avec les différents services qui sont implantés à Guitéga. Et pourquoi pas d'entretenir de bonnes relations avec la population en général de Gitega. Le conseiller principal et du gouverneur provincial, Guitega salue également cette initiative, et ce fait que son bureau va être très utile à la population locale. Toutefois, Gérard Nibigila demande au personnel de la radio Isanganilo une franche collaboration pour l'intérêt de la communauté. Suivez-le. Nous sommes très réjouis de l'arrivée de cette équipe de la radio Isanganilo ici dans notre province de Guitéga parce que cette équipe vient renforcer l'idée prise par l'État de faire de la, de la province de Guitéga Une capitale politique. Et, et il est déjà en second lieu en ce qui est de tous les médias du Burundi, mais il est le premier des radios privées qui arrivent ici dans notre capitale de Gitega. Nous félicitons donc les autorités de la radio Issa pour cet événement. Et nous sommes fiers et nous acceptons que nous allons travailler en commun accord pour que que ce soit le travail de l'administration, que ce soit le travail de la radio Issa que qu'en conjuguant nos efforts, le, le développement de la province de Guitega va suivre. Et la population de la capitale politique Guitega se dit également satisfaite de l'installation du bureau de liaison de la radio Issa à ce lieu car il vient leur faciliter le trajet suivi. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce que la radio Isanganiro est parmi les médias qui sont sur la, le territoire burundais. En tout cas, dans l'amélioration au niveau culturel, au niveau commercial, au niveau, en tout cas, dans différents niveaux qui peuvent amener à ce que notre capital politique se développe. En tout cas, c'est très bien. C'est une très bonne idée concernant l'ouverture de la branche de la radio Isanganiro ici à Gitega. Nous apprécions vraiment euh, cette présence de la radio Isanganiro dans la province de surtout que Gitega est devenue maintenant une capitale politique nous apprécions ça parce que la radio va servir beaucoup à la communauté de la province de Guitéga pour des émissions différentes des émissions à rapport avec le sport des émissions avec l'environnement, la santé les émissions que la radio est émet régulièrement à partir de Oujungula alors aujourd'hui que la radio vient s'installer dans la capitale politique de Guitéga, ça s'est rapproché de nous et ça va aider aussi Et beaucoup de gens pour les différentes émissions. Vu oui, que notre province est devenue la capitale politique, C'est une bonne chose pour que la radio Isanganiro ouvre son antenne à Gitega. Il sera facile pour la population de Gitega de donner les communiqués et de donner des publicités pour leurs produits locaux. Et il sera facile aussi de donner des informations, surtout au niveau culturel. Bon, on a bien accueilli ça. Parce que, voyez-vous, il y avait des commerçants qui descendaient sur au le Jombra pour faire la publicité de leurs marchandises. Alors, ça va faciliter quand même. En second lieu, il y a des gens qui. Veulent euh, des communiquer, ceux qui ont manqué le euh, sien, alors ça euh, va quand même euh, allonger les gens qui, qui devront descendre sur le là le Il est 13h passé de 6 minutes au studio de la radio Isanganilo. Le journal continue. Les infirmiers du Burundi ont besoin de la mise à niveau et des formations pour le personnel soignant, car ces infirmiers ont un niveau bas comparativement au niveau des infirmiers des pays membres de l'EAC. Mélancé un représentant du syndicat SINAPA, dit que le programme de mise à niveau euh, des prestataires de, so de santé était prévu pour les activités du ministère de tutelle. Mais qui n'a pas été mis en application, il demande au ministère de la Santé publique de tout faire pour qu'il y ait harmonisation des formations des infirmiers. C'était ce vendredi lors d'un congrès ordinaire organisé par le syndicat SENAPA suivant Mélan Zimane. Ils ont un niveau de formation très bas par rapport à la norme qui est retenue au niveau de la sous je mets, mais au niveau mondial. J'ai dit que la norme en matière de soins infirmiers, en matière de ressources humaines, en soins infirmiers, je parlé que la norme au niveau de l'EAC, on a retenu eh, le niveau baccalauréat. Mais ici, nous avons des infirmiers de niveau A3, de niveau A2, qui sont extrêmement inférieurs au niveau souhaité. J'ai demandé à ce que le ministère puisse faire des efforts pour que le personnel en fonction actuelle, qui est en dessous de cette norme, soit renforcé, soit mis à niveau pour atteindre un niveau requis au niveau de Les infirmiers n'ont pas de problèmes particuliers à part ceux liés à leur profession, mais sinon au niveau du terrain. Vous avez compris que j'ai évoqué certains problèmes liés à la gouvernance, j'ai évoqué notamment l'imitation arbitraire qui s'est donnée aux responsables des syndicats à la base. Certains ménages des collines, Nerunanira et Kavogero en commune et province de Kirundo, n'ont plus d'abri à cause d'une averse qui a détruit plus de 40 maisons et autres infrastructures. Actuellement, ils expliquent être hébergés par les voisinages depuis la nuit de ce jeudi. Viateur Raboniman, administrateur de la commune de Kirundo, demande à toute âme charitables de venir en aide à ses familles victimes d'une pluie torrentielle. Agnès Naomagazi. Comme l'indique l'administrateur de la commune Kirundo, Viateur Abonimana, 45 maisons ont été détruites, dont 30 de la colline Runanira 2 et 14 de la colline Kavogero et une maison de la colline Nyang Bouchadza. Cette pluie torrentielle d'hier soir vers 14h30 a laissé certains ménages dans une situation déplorable où ils n'ont pas là où loger et ces ménages ont été abrités hier soir par. Par leurs voisins en attendant que leurs maisons soient réhabilitées. Cette pluie n'a pas touché seulement ces maisons, elle a touché aussi des infrastructures comme l'école fondamentale islamique, les latrines de l'école fondamentale Kaninya, le centre vétérinaire de Murama et le centre de métier. Quirundo. Le directeur de son ce sentier de métier demande aux bienfaitaires de leur venir en aide car les objets détruits par cette pluie sont les matériels didactiques qui aidaient les élèves de la section hôtellerie. Il mentionne que ce matériel était un don des bienfaitaires qu'ils ont reçu au mois de mai. L'administrateur de la commune Kirundo informe qu'une réunion des directeurs est prévue aujourd'hui pour trouver une solution pouvant permettre à les élèves de continuer d'étudier et de réhabiliter ces écoles détruites par cette pluie. Ils continuent à interpeller toute âme charitable de venir en aide aux familles touchées par cette pluie torrentielle. Merci Agnès Naumagase. Certaines routes principales, dont l'avenue Pierre Nguendandoum et la mairie d'Obujumbura, sont propres, mais les déchets ramassés sont par la suite entassés près des routes secondaires. Ceux qui exercent leurs activités tout près de ces routes et déplorent l'insuffisance d'hygiène malgré le ramassage de ces déchets, puisque pendant la saison pluvieuse, les déchets mélangés à l'eau sale débordés. Ils proposent la mise en place des poubelles publiques et l'augmentation des agents chargés d'assainir la ville d'Obujumbura en Elamouchou. Sur certaines routes principales comme le boulevard d'Oliprona allant jusqu'à l'université du Burundi le boulevard de la Liberté passant près des stations communément appelées Chikatikati ainsi que le boulevard Patrice et passant devant la cathédrale Régina Mondi jusqu'au centre-ville sont balayés et les déchets ramassés sont entassés sur ces routes au proches d'elles. Certains citadins se lamentent que les services chargés de collecter viennent quelquefois tardivement et comme conséquence ces immondices débordent Lorsqu'il n'y a plus, certains qui exercent leurs activités au bord de ces routes disent qu'ils s'organisent à leur manière pour assainir le lieu, bien qu'ils ne soient pas habilités à le faire, ajoute-t-il. Nous nous organisons avec ces femmes chargées d'assainir la ville On l'épée et elles balayent l'espace. Mais vous remarquez que ce n'est pas bien parce que ces immondices ne sont pas directement collectées. On se débrouille à notre façon. Et la conséquence, c'est que durant la saison pluvieuse, ces déchets débordent. Mon constat est que parfois la ville est propre, d'autres fois et les salles surtout lors de la saison pluvieuse. Il propose la mise en place des, des poubelles publiques et l'augmentation des agents chargés d'assainir la ville de Bujumbura Mon constat est que la plupart des gens se mécomportent par rapport à la propriété de la ville. Chacun jette comme il veut et n'importe où les déchets. Moi, je propose qu'il y ait la mise en place des poubelles publiques. Aussi, il y a Les agents de la mairie de Bujumbura qui balayent les routes oublient parfois de les dégager. Il y a nécessité d'augmenter ces agents chargés d'assainissement de la ville de Bujumbura à tout moment, surtout durant la saison des pluies. Le nouveau maire de la ville de Bujumbura, commissaire de police Jimmy Hatunimana, a promis que combattre l'insalubrité à mairie de Bujumbura est l'une des priorités de la mairie de Bujumbura. À la source... Reportage. Les écoliers de l'école fondamentale d'Omiyigu en commune, Guitélanie de la province de Mouyinga, de même que leurs parents, demandent que le repas des cantines scolaires soit majoré. Il serait juste toutefois que les cantines scolaires aient favorisé la réussite scolaire et que des cas d'abandon de scolaire ont chuté. Comme confirmé par les éducateurs et l'administration d'Omihigo, notre reporter du journal Nibel Nibigira, nous conduit à Guiterani. Il s'agit de certains élèves de l'école fondamentale d'Omihigo, en commune de de la province de Muyinga. Leur préoccupation est qu'ils soient nourris, mais sans être rassasiés. Certains parmi eux dénoncent le fait que cette nourriture serait parfois cheminée ailleurs. Toutefois, un des écoliers se réjouit de la réussite scolaire depuis le début des cantines scolaires sous cette école. Cette femme, un des parents qui prépare la nourriture sous cette école, dit que ses écoliers ne sont pas satisfaits suite à leurs effectifs élevés et les nient toute forme de détournement de ces vivres. Monique Niragira, présidente du comité des parents sous cette école fondamentale de d'Oméhigo, demande la majoration de la ration destinée aux cantines scolaires ainsi que la disponibilité du matériel de cuisine et le réfectoire. Nous constatons que la quantité en grammes réservée à chaque enfant est insuffisante. Pour ceux qui sont en quatrième, cinquième et sixième année, ils ne sont pas satisfaits car ils reçoivent la même quantité que ceux des premières, deuxième et troisième années. Et en plus de ça, ils ne sont pas stables car il n'y a pas de réfectoire. L'éducateur sous cette école affirme que le taux de réussite a augmenté depuis l'introduction des cantines scolaires. Sur Cette école de Mihigo. Les effectifs des abandons scolaires ont sensiblement diminué. L'effectif total des élèves aujourd'hui est de 1500. Le taux de réussite s'est remarquablement amélioré si l'on se réfère au récent concours national de 9e, où ils ont réussi à 94,5%. De son côté, Godebert Miburo, chef de colline de Mihigo, salue le programme de cantines scolaires qui, selon elle, a favorisé. La réduction du taux d'abandon scolaire. Les cantines scolaires ont été introduites à l'école fondamentale de Mihigo de la commune Guité-Eraignée en province de Moyenga en 2018. Merci Elie et Nibigira. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Elie Kadogo pour la collaboration technique. et Vestine et Boutoué, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi.